« Bonjour Solange, c'est Nancy. Il me semble que le message d'accueil dans ta boîte vocale est unilingue. Je te prie de le changer immédiatement et d'en faire un message bilingue. Notre bureau, les... Notre bureau doit servir les clients dans nos deux langues officielles. Merci. »